Très bien. Donc là, c'est euh, la partie qui nous reste à, c'est-à-dire à, -à, -dire à, à euh, présenter concernant euh, le al mafouda. Il y a donc euh, une chose, c'est-à-dire euh, qu'on qu peut aussi aborder hein, concernant le et qui est elmenou el minasarf, parce que l'auteur il a parlé parfois de s'adire al ism al mansarif il a parlé parfois aussi de al qui c'est-à-dire qui n'est pas donc mansarif euh, qui n'accepte pas al sarf qui n'accepte pas al tanwin ghayr al mansarif ta'rifuhu ghayr al ma la al ma la al al n'accepte pas al D'accord Ceci est la règle dans ce chapitre. Donc lorsqu'il y a une règle qui concerne un chapitre, on l'appelle d'abit Rappelez-vous de cela. On ne l'appelle pas une qaïda", Parce que la khaïda, c'est... Euh, D'accord Mais David, c'est une qaïda", hein, mais qui concerne seulement un bed. الضابط là ici الضابط c'est que الممنوع من الصرف في نكسيب با التنوين كوز اون الاسم 9 Et elles sont rassemblées dans ce vers. Les grammairiens, Ibn Malik, il les a rassemblées, réunies en un vers. Pour que, c'est-à-dire, on puisse les apprendre. Il a dit, D'accord Donc, on va les prendre là... Euh, après l'autre pour le premier ijma euh, <coughs> donc l'auteur il il mentionne ici c'est c'est-à-dire ce qui a la forme ou bien la structure de mafail ou mafail c'est ratou c'est lorsque on aura un jemâ construit sur ce sur ce, ce bina, sur cette structure hein, sur cette forme qui est mafail ou mafail C'est-à-dire sur cette structure Si on aura un nom Et qui est un jama Et qui a euh, cette forme Donc on va dire voici Ça c'est Siret Muntahal Jumour Et donc Siret Muntahal Jumour Donc euh, Elle est mamanoua Mina Sarf Exemple Quauluhu ta'ala وجعلناها رزوما للشياطين. Donc là il y a b, b, hein, mais malgré cela, le nom n'a pas reçu al khafd n'a pas reçu al jar, n'a pas, euh, euh, pas reçu al kasra, hein? Il est marḥuf, il reste marḥuf, mais il est marḥuf par une fathah qui va remplacer ici al kasra. Donc il n'a pas reçu al kasra. Pourquoi Parce qu'il fait partie de Sirat Muntah al parce que c'est Masabiha, c'est à la c'est sur la structure de mafahila, oui. Ah, azin hein. wazin adilan anness bima'rifatin rakib wazid ujmatan fal wosfuq al-Kamula. Ici, on ne prend que le premier, ijma'a. Il est en train de parler de la structure, hein, c'est-à-dire de Muntah al et ça c'est une structure qui fait que le nom il ne reçoit pas at tanwin il ne reçoit pas asarf oui c'est le de muntahar d'jumur mm, uh, awale, ma mm. Oh, ah اولا mafail mafain ou m'afail. ah mafael ah san lien ou bien mafail mm. ici masabih c'est mafail c'est à la وزن mafail alors que mafail c'est comme masajid mm. hein très bien donc euh, ici dans l'exemple cité le, le verset donc bimasaabihah on n'a pas dit bi C'est faux de dire bi Donc il faut donner "masabiha", parce que les Arabes ils se sont exprimés ainsi. "Masabiha" est une cirage de muntaha al d'accord? Sur la forme de mafaila, de mafaila. Un autre exemple de, donc, Al-Qur'an arabe: "Wolola difa'u Allahin nas baghham bi la hudimat atsawamig". Wabiya'un, wasalawatun, wamasajidu, yuzkaru smullahi fiha, yuzkaru fiha smullahi kasira. Donc là, vous remarquez que pour les deux termes qui sont sawami'u, hein, wamasajidu, d'accord, ils ont la même forme. Donc là, ces deux termes, ils n'ont pas reçu attenuin. Alors que les autres, bia'un, salawatun, ils ont reçu attenuin. Parce que c'est, c'est des noms qui ne sont pas sur cette structure. Très bien. Donc, oui. Et oui. « et « masajid » sont sur la structure de « Donc, ils sont interdits de « de « Oui, oui. D'accord. S'il n'y avait pas que les hommes donc les uns ils vont faire face aux autres hein, euh, donc des sawamir et des biya et des salawats et des messages euh, auraient été euh, détruits hein, auraient été détruits là où le nom d'Allah il est mentionné hein, là où le nom d'Allah il est mentionné donc là euh, ce qui nous intéresse c'est les les lieux de culte hein, qui sont pour donc euh, donc de, de l'islam alors que les autres lieux de culte maintenant hein, donc euh, c'est pas un lieu donc euh, vraiment où Allah il est mentionné est, sont maintenant des, des lieux de shirk aussi parce que les églises maintenant ou les synagogues et ainsi de suite ces ces adorations qui sont faites là-bas n'ont n'ont aucun profit pour le, le, leurs auteurs Ils ne sont donc d'aucun profit pour leurs auteurs, parce que, hein, tout simplement, leurs auteurs sont des associateurs. Et parce que leurs auteurs n'ont pas cru en un messager, hein, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas cru en un messager, ils sont des coufirs, hein Celui qui va mécroire en un seul messager, c'est un mécrayon. Hein. Il est considéré comme celui qui a mécru en tous les messagers. Hein. D'accord Nous, on ne, on, ne, on ne fait pas de division entre les messagers, on croit en tous les messagers. Hein? Moïse, Jésus, Noé, Ibrahim, Ismaël et tous les messagers qui ont été cités, et les messagers qui n'ont pas été cités, on croit en ceux-là. Euh, celui qui ne croit pas en un seul messager, c'est un mécrayon. Donc là, ces gens qui continuent à adorer dans les églises, donc là leur adoration est une est, est donc est une chose absurde qui n'a pas de sens qui n'a pas de sens que quelqu'un qui est mécréant il est en train d'adorer qu'est-ce qu euh, quelle est cette adoration Adorer alors que donc il n'a pas purifié sa croyance <coughs> très bien donc là c'est concernant le premier cas qui est Ijma' hein, et où il nous parle de al jama, de Sirat Muntah al jumwa. Deuxième chose, il a dit « voisine ».« zin, D'accord euh, Ce qui est sur la forme du verbe. Maintenant, il va nous parler de « voisine al-fi'l ». Ce qui est sur la forme de ال, ال, ال, ال, ال, ال, du, du verbe. « ma kana ala »« al-fi'l Que le nom, c'est-à-dire l'ism, soit un alam ou, ou bien une sifa. Et que elle tient soit à l'imagi, ou bien à l'endarg, ou à l'amer. D'accord? on va voir ça va s'éclaircir avec les exemples. Comme on dit bil bil misal y al maqal. Avec l'exemple la parole se se clarifie. Exemple Yazidou, Yazidou, c'est un c'est un nom. Une condole aux personnes même vous vous avez un ami qui s'appelle Yezid mm -hmm. donc là ce ce, ce nom c'est un nom d'une personne et en plus de cela il coïncide avec une structure d'un verbe qui est Yezid on dit Zéde Yezidou Zéde Yezidou Zid fil amr donc Yezidou ce nom est équivalent à la structure du verbe Yezidou <coughs> Les gens de la Sunnah disent euh, la foi augmente et diminue. L'Iman iman yezidu ayan Si on nomme quelqu'un aussi euh, comme Yazidou, si on nomme quelqu'un yeshkuru, hein, il y en a qui qui qui qui, qui appelle comme ça en Inde et peut-être dans d'autres régions du monde. Sheikh Al Saeed dit si on nomme quelqu'un yeshkuru سخا الممنوع من الصرف ها مثلا يحيى وي puisqu'il est alam c'est un nom d'une personne que l'on donne uh, c'est-à-dire un nom propre alam et il a al fi'l un autre exemple Ahmed il est il est Hamida yahmadu, hamdan D'accord? Ana ahmadu, anta ta ahmadu Vowa ya ahmadu Ana ahmadu, donc ça c'est un fiil C'est comme le nom qu'on a donné à la personne Ahmadu, d'accord? Il est memnu'mina starf, donc Il alamiya, parce que c'est un nom C'est un nom, c'est un, un prénom qu'on a donné à la personne Et aussi il coïncide avec Wazin al fiil, d'accord? Afdalo Afdalo aussi C'est pas l'alamia, mais l'wasfiya. Marartu bi afdala min fulan. C'est-à-dire, euh, si on, on traduit, je suis passé à côté d'un fabricant meilleur qu'un tel. Ici, c'est l'wasfiya, et wazin alfi'l. D'accord? Afdalo est sur la forme de akram. Hein? Akrama yukrimu. Hein? Akrama akrama yukrimu ikraman d'accord or akrama est un verbe hein? du passé c'est le d'accord donc lorsque on a construit euh, ce donc euh, cette صفه comme on a construit un fil, donc cette صفه aussi hein? donc on n'aura pas at euh... <coughs> d'accord on dit par exemple euh o si Il peut être un alam ou une cifra Fulanun Ahmed min fulan Fulanun ahmada min fulan Fulanun Fulanun ahmadu Min fulan Fulanun ahmadu min fulan Raeitu Fulanan min fulan D'accord? Ahmedu, cest à plus Donc euh, de louange à l'égard d'Allah en face de ces ni'am en face de ni'am c'est-à-dire euh, je suis passé à côté de quelqu'un euh, qui est donc euh, lors des bienfaits lorsqu'il lorsqu reçoit des bienfaits il remercie Allah hein, plus que l'autre plus que l'autre d'accord C'est ici un ism tafdil. C'est ici un ism tafdil pour marquer hein, la supériorité entre deux personnes, par exemple. Si tu nommes ton enfant euh, « Yafdul aussi, comme on a dit « yeshkor. Si tu vas nommer, tu vas appeler euh, quelqu'un, tu vas l'appeler « yafdolo, ça sera un nom à cause de, de « et « Wazn al-fi'l mm. D'accord Parce que c'est sur la structure que, que prennent certains verbes. Un certain verbe. Donc là, c'est « ou bien « l'wasuya plus « wazn al-fe'l Donc on a vu jusqu'ici « ijma' »« wazin »« wazn al-fe'l Ça, c'est deux choses. Maintenant, « adilan ». Il a dit « adilan ».« Adilan », ça vient de al al-adl ». C'est-à-dire le fait de remanier quelque chose. « Al-adl », ce pas dans le sens de la justice. Hein Hein Subhanallah, Omar euh, al-Khattab, son nom, il est lié à la notion de la justice, à Al-Adl, d'accord Et donc ici, son nom, il est lié à, à, à, aussi au nom de Al-Adl, dans le sens de remaniement. C'est-à-dire, on, on a remanié son nom, qui était, donc, dans, chez les Arabes, au départ, il, il, il y avait Amir, et qui reste ce nom Amir, il se trouve encore Et à partir de Amir, on a euh, on a forgé le nom qui est Omar. Très bien. C'est-à-dire qu'il a été transformé d'une structure ancienne à une autre. Un il a voisine. Et ça peut être un ism hein, ou bien une sifa. C'est-à-dire soit un nom, soit euh, un attribut. Soit un attribut. Exemple, Omar qui vient de Amir. I ce nom, Kie Amir, il, il continue à exister. Même à l'époque des Sahaba, il y avait donc des Amir. Hein? Des, des, des Sahaba qui s'appelaient Amir. Hein? Mm -hmm. Ou bien, donc, euh, par exemple, Abu Ubaid, c'est Amir i Ben-Jarrah. Mm -hmm. Donc, euh, Ra'eitu Umar. Maintenant, lorsque on a transformé, et on a reçu ce prénom aussi, Ra'eitu Umar. Nadar tu. Ila umara Omaru, hm, et Marartu bi umara hein, Marartu bi umara Très bien. Euh, euh, mais en position de sujet, euh, Ja'a umaru ha? Ja'a Omaru. Mais nous on parle des, des, des cas où il, il doit recevoir al-Khafd, il ne va pas recevoir al-Khafd, il va recevoir al-Fatha, hein, à la place de al kasra ha? donc pour marquer son khafd nadartu ila zuhala, zuhala, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, on a le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, d'accord et aussi on a euh, une, donc ça c'est pour les al'alam noms les al'alam Omar et Zuhal maintenant euh, Omar qui donc s'applique à, à des noms de personnes et Zuhal quand on appelle à les zamadat comme le kawkab ici euh, la وصفيه maintenant avec l'adl c'est comme okhar okhara okhara qui vient de akhir hein fa'iddatun min ayyamin ukhara ha fa'iddatun min ayyamin ukhara hein? donc ukhara euh donc il est venu ici il n'a pas reçu at-tanwin ni donc euh, al-kasra il a reçu iddatun min ayyamin on n'a pas dit ukharin on a dit ukhara ha d'accord euh aussi on a donc toujours concernant al أفك العدل On أو نا wa وثلاثة ورباع. lorsque on trouve Al-Karim uli ajnihatin, c'est-à-dire en parlant des anges, en parlant de Al-Malaika, uli ajnihatin مثنا uli ajnihatin مثنا وثلاثة ورباع. D'accord? Donc d'accord? Salsa, salsa, hein? Ou arba, a, arba, d'accord? Euh, donc là, part, donc lorsque on est allé de isnaïn vers masna, hein? Et lorsque on est allé vers salsa, et on est allé vers roba, donc là, roba, salsa et, et masna, hein? Donc là c'est des d' Minasarf. mémoréablement Minasarf. hein? Il ne peut pas recevoir Tanwin Il ne peut pas recevoir Tanwin Très bien. Si on récapitule ce qu'on a appris jusqu'ici, si si al il suffit de cette seule condition, c'est-à-dire être si ratumuntaha al jumoua pour qu'il soit memnoum minasarf. Et sarf. Et si al jumoua c'est mafail et mafail, ou Fawa'il, Fawa'il c'est selon ce qu'on veut euh, donc euh, comme structure c'est équivalent on dit fa'wail ou ma'fail. on dit ma'fail ou fa'wail. très bien deuxième remarque pour ce qui est de wazn al-fi'l ce qui est sur la structure ou bien sur euh, la forme de al-fi'l il faut une deuxième condition qui est soit l'alamiya soit al Donc il ne suffit pas que quelque chose euh, soit sur Al-Firli on va dire non c'est un animal sauf mais il faut une deuxième condition qui est al ou bien al euh, Très bien comme on a vu dans les exemples. La même chose pour Al-Adl. Al-Adl il faut une deuxième condition. Hein? La deuxième condition est nécessaire comme on a vu ici la deuxième condition de al ou de Al-Rasfiyah. al dans Omar hein? et al dans euh, par exemple Ouar. Très bien. Euh, L'auteur il a dit après « Ijma' wazin' »« Adilan » maintenant il a dit « Anis »« Anis »« Alifu t'anis »« Quelle soit mamdouda » comme dans « Asma' »« Alif mamdouda »« Ashiak »« Ou quelle soit maqsura » comme dans « Selma »« Leyla »« Hubla »« Hina » D'accord Elle empêche à Elle empêche à D'accord Elle empêche à Il y a un autre type de t'annis, qui est un t'annis qui requiert une deuxième condition qui est l'alamiya pour être m'amnoui à s'arf. Ce qui est muannas bil alif, qu'elle soit m'amdouda ou maqsoura n'a pas besoin d'autre d'une autre condition. Ce qui est mu'annas et qui prend l'alif, elif, le maqsura ou le n'a pas besoin d'une deuxième condition. Mais ce qui est mu'annas autrement, c'est-à-dire non pas par l'alif, le maddouda ou l'alif, le maqsura, donc euh, il est de trois types. Il est de trois types. Hein. Ce qui est, hein, ce qui est mu'annas l'afdan, féminin par C'est-à-dire sur le plan de, de, de, de, du terme, hein, sur le plan littéral. On a ce qui est muannas, lafdan, et on va voir. Ce qui est muannas, ma'nan. Ce qui est muannas par le sens, c'est euh, muannas. Ou ce qui est muannas, lafdan, ou « ma'nan. Tous ces trois ont besoin de la deuxième condition qui est al-alamiyah. Tous ces trois, ils ont besoin. Donc, de, de la deuxième condition qui est al euh, Exemple, numéro 1 Nadartu ila talhatin talha c'est un arbre. C'est euh, un, un genre d'arbre. J'ai regardé, ou bien j'ai contemplé l'arbre géant qui est al -talha, hein? Euh, Qui est l'acacia. L'arbre qui s'appelle l'acacia. On, on traduit, par e uh, uh, donc talha uh, on traduit par acacia très bien nadartu ila talhatin D'accord? donc ici uh, il n'y a pas la alamiya donc le mot reste monscarif nadartu ila talhatin parce que on a un tanis -nice. d'accord uh, ici uh, lafdan hein tanis -nice lafdi d'accord Et donc, euh, Mais on n'a pas, pas nommé ce, cet objet, on ne lui a pas donné un nom propre, c'est-à-dire pour, pour le désigner ainsi. Un, ça c'est un nom qui s'appelle un nom commun. C'est comme de dire table, maison, etc. Ce sont des noms communs. Alors que les noms propres, comme lorsqu'on dit Yazido, Amr, Hussam, etc. Ce sont des noms propres. Uh, donc, nadartu ila talhatin azyma. Mais si on va donner maintenant talha, mm. on va le donner à quelqu'un. On va dire, nadartu ila talhata hmm? Bni ubydillah, il y avait un kompagnon qui s'appelle talha ibn mm. ibywydillah. nadartu ila talhatta al-karimi. Ila talhata al-karimi. D'accord? Regardez que talhatta, il a gardé, il a pris al sur ta' uh, final alors que al karimi il a pris al kasra hein parce que c'est un nas par rapport à talha et talha il devait recevoir al kasra il n'a pas reçu al kasra hein a cause de l'interdiction de maintenant al karimi il doit prendre cela donc là qu'est-ce qu'on a on a al alamiya et on a le tanis al lafdi le tanis al lafdi lefz il est muannas a talha Al-Lafdi, اللفظي. Al-Lafdi. Donc, le mot il est memnoui minasaf. ce mot il est Parce qu il y a qu'on l'a donné comme un quelqu'un. Et parce que, donc, le nom lui-même il a. Euh, un, euh, donc, euh, Al-Lafdi. Euh, euh, très bien. Si on prend cet exemple Inna Allah yamurku mu an tazbahu Hein? Inna Allah yamurku mu an tazbahu D'accord Allah vous enjoint d'abattre une vache C'est un euh, ism C'est un nom qui est munsarif Il est muannaf, Lafzan wa ma'nan Parce que baqarat C'est un animal C'est-à-dire qui est féminin C'est le féminin du taureau D'accord Et ici le, le terme lui-même, Bakaratan, il a pris Ta at-Nit. Il a pris Ta at-Dela muannas hein? Mais il n'est pas alam. Il n'est pas alam. C'est un nom commun. Bakarat, c'est un nom commun. Comment on a dit? Maison. Comment on dit? Route. Route at-Tariq. En arabe, Tariq, il est masculin. En français, route, c'est féminin. D'accord? Donc là, c'est pas un technique qui est sémantique, C'est un technique seulement sur le plan de Allah, pour Baqara, par exemple. D'accord? Mais si on prénomme maintenant, donc, donc, un animal ou un être, on le prénomme Baqara. C'est un joli prénom d'ailleurs. Si on le, on prénomme, donc, un être Baqara. D'accord? Uh, on va employer le mot comme même le gamin a ça fait. Na? J'aie bqa bqaratou maratou bi bqaratah. D'accord? Si on appelle un chat ou bien donc on l'appelle comme ça. hein donc il y a ici taenis et il y a el alamia. Parce que on l'a donné maintenant. Il y a déjà taenis al lafdi. Il y l'a donné comme un alam. Hmm? et on l'a donné comme un alam d'accord très bien faites attention ça c'est juste pour se repérer un peu dans ces noms très bien il a dit par la suite il a dit hein? les grammairiens parlent de trois types de tarkib les, les grammairiens, ils parlent de trois types de tarkib il y a comme lorsqu'on dit هذا كتاب فلان، هذا كتاب فلان، سؤال ليفغدنسل، ساسة تركيب بالاضافة، هذا كتاب فلان أو كتاب النحوي، هذا منزل فلان، هذا غلام فلان، هذا تركيب بالاضافة، أن تركيب كثافي، التركيب الاسنادي. ها C'est ce qui se fait entre le mubtada et le Khabar et le Fa'il ou D'accord Donc là, c'est un Tarkif où on va euh, euh, donc euh, attribuer donc, euh, un Fa'il, par exemple, hein, ou bien on va attribuer attribuer un Khabar hein, à ce qu'on a posé au départ. On a posé le Moubtada, on va donc lui attribuer quelque chose, comme lorsqu'on dit « Zeydun Qa'imun » donc on a attribué al-qiyam à zayd hein? ou bien lorsqu'on dit euh, donc qama euh, zaydun donc asnadna fil al-qiyam li zayd asnadna lahu fil al-qiyam d'accord lorsqu'on dit kharaja muhammadun asnadna li muhammad fil al-khuruj donc là ça s'appelle un tarki, c'est une composition un entre les noms من كمpositions إسنادية، سأقول إسناد. اه، له فعل، اه الخروج أو أسندنا له القيام أو أسندنا له الأكل أنه يأكل، اه أكلة زيد، اه. آه. سأسي، الجدول دو تركيب. تركيب إضافي، تركيب إسنادي. ما التركيب المزجي، اه، التركيب المزجي سي التركيب كنو كونسرف، اه، إيسي دون ممنوع من الصرف tarkib al-mazji, c'est comme dans les exemples qui sont hadramauta, hadramauta, et ba'la bek, mazajna, bayna kalimatyn, lilhoussoul ala, ala ala ism, jadid. qu'est-ce qu'on a fait? Chacun de ces deux, deux mots hein, est composé de deux termes en réalité, comme hadramauta, ba'la bek, Donc, on a euh, composé et on a mélangé entre les deux termes, on les a réunis pour obtenir Hadramaut et pour obtenir Baalabak. Donc, là, ces termes qui sont Hadramaut et Baalabak sont des termes m'amnouis à l'inassarf parce qu'ils ont Tarqib al-Mazji, Rakib. Rakib bima'rifatin. D'accord Ce genre de Tarqib est dit un Tarqib Mazji. Yurfa'ubi Dhamma. ها <سؤال> ممكن تبوأت حدرة موت الصدارة في كذا وكذا ها تبوأت بعلبك الرياده والصدارة في كذا وكذا مثلا ذاك يرفع بالدمى وينصب بالفتحة رأيت حدرة موت ما ر ر رأيت بعلبك ذاك تخبيه ما هي سينغ فديق متنوم مررت بحدرة موت ها on doit dire Hadramouta hein ou mm. Baalbek hein aqamtu fi Baalbek ba d'accord parce que c'est un nom qui est un mot composé donc qu'est-ce qu'on va donc lui donner à la fin on doit lui donner al-fatha à la place de al-, de al kasra hein? parce que c'est un nom qui est Mamnou i minasarf. Mamnou minasarf, pourquoi? Parce que c'est un alam. Hmm? Et il est en même temps euh, murakab, TARKIBAN masjian. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe euh, au sixième type, qui est zid. Hmm? Zid, c'est l'addition de, de, de la forme an, al-alif, wa-noun, al an, al-ism, al-mufrab. À condition qu'il soit Alam ou bien Sefa. Al-Alamiyya ou n D'accord Comme dans le nom qui est Suleyman. C'est un Alam et qui, et qui a l'addition. Il a reçu l'addition de n Parce qu'on a une forme de base qui est Selima. Hmm? Donc on a composé ce nom à partir de Selima. Et on a obtenu à la fin Sulaïmane. D'accord Le terme Sulaïmane est donc Mamanou Aminassar. من الصرف. Pourquoi Parce que c'est un alam. C'est-à-dire c'est un nom de personne. C'est un nom qu'on donne aux êtres. C'est un nom qu'on donne aux humains. Sulaïmane, l'alamia, et quoi La forme un. Chaque nom qui est alam C'est-à-dire un nom propre, ayant l'addition N, il est donc memnou à minasarf. On dit que c'est une addition, hein, parce qu'on a une base qui est selima, hein, qui est selima. Comme on a euh, une base, hein, qui est radiba, donc radban, radban, il est memnou à minasarf. Memnou à pourquoi Pour, pour l'addition de N, c'est une addition, hein, plus que c'est une euh, wasfiyya. On a aussi sakira, sakran. Hein? Atisha, atsan. Mais si on dit par exemple furben, furben, c'est pas, donc euh, on n'a pas une base. Hein? On n'a pas une base. Euh, donc le nom, il est, il est comme ça depuis le départ. Hein? Le nom, il est comme ça Depuis le début. Très bien. Donc là c'est Zid, c'est-à-dire Ziyadatu l'alif ou ou C'est Ziyadatu l'alif ou ou Oui. min. Et on est allé jusqu'à غضبان Radbana a sifan, padi gdbanen a Radbana. Gdban? Ya rahamku Il Il leur a reproché, c'est-à-dire qu'ils ont commis quelque chose qui est shirk. Ils Et donc malgré Hein, le, donc, le conseil de Haroun, alayhi salam. Il, il les a conseillés pour délaisser cela, mais al samiri les a trompés. la samiri a trompé ces gens, et il leur a dit, ceci est votre divinité, ainsi que la divinité de Moïse. Hein, il leur a dit, ceci est votre divinité. Très bien. Il les a trompés. Maintenant, euh, il a dit, Wazid, Ujmatan. On va voir. اسماء، so, uh, donc so, so, Le nom, ou bien l'âme qui est un âme Il est Donc il est D'abord qui ont plus de 3 lettres, Ça c'est a plus okay, de الذي di, ثلاث حروف ها qui a plus de trois lettres, il est, d'abord, cela, c'est m'amnoua minasaf, fil arabiya. Mais si on a trois churów, seulement, et que le nom, il a, à l'intérieur, c'est-à-dire au milieu, au milieu du nom, il a ou bien ou Ah, cie esmę sądzę esmę monsarifa. Kiedy jest, kiedy nie ma być monsarifa? monsarifa? Osiem, to jest, kiedy jest, kiedy Wawhejna ila Ibrahima On n'a pas dit Ibrahimi Ibrahima Wa Isma'ila D'accord? Ce sont des Asma'a Jamiya Donc ce sont deux noms Asma'a Jamiya Ce ne sont pas des noms à la base arabe D'accord? Par contre Lorsque Allah SWT l'a dit Inna awhejna ilayka, Kama awhejna ila Nuhin Wawhejna Wannabiyina D'accord? Nohin Nuh, c'est un nom qui est ajami, mais il est composé de trois lettres et il a la deuxième chose, c'est que il est sakin ful Donc, cela fait qu'il est monsarif. Il a Nuhin wannabiyina min ba'di. Parce que Nuh, il est le premier messager. Ouwa awal rasul Awal rasoul. Jakol fi tarif al rasoul. I ani... Men błysa إle pałum mukhalifin. gens qui a fait cette sharia. Hua u nabi ubbass Le prophète, il vient avec la législation alors que donc le messager il vient avec une nouvelle législation à des gens qui qui n'avaient euh, qui, qui, qui, qui pas de législation ou bien qui ont commis àhir qui est ainsi de suite comme Mohamed il a été d'abord et puis il est devenu messager parce que comme faitdir il doit donc euh, transmettre à euh, aux arabes qui étaient des, des, des gens hein, des, des, des un peuple, Qui est, qui, est, qui est tombé dans un cirque, un billah Très bien. Donc là, euh, euh, aussi dans l'exemple, où a ou wa ilman", hein, mm -hmm. hein, et lorsque Allah 'ilman dit, Allah Allah houd", y a a a et Shu'ayb ce sont des noms à la base arabes. hein ce sont des noms qui acceptent le tanwin hein et Saleh d'accord euh, comme Allah subhanahu wa dit et ila midyan akhahum Shu'ayban hein wa ila d'accord donc là c'est un isim qui est mansarif parce que c'est un nom arabe euh, parce que ce sont des noms arabia hein ce sont des noms arabia ils n'ont pas aramia Notez bien, oui. il mm. est mm. Parce que. Non. Euh, comme. J'ai vous ai dire, si mm. il peut tomber dans une. à la Wiznefar là Parce que. Il est. sale Saleh. Saliha, non, pas salaha. Mm -hmm. D'accord Parce que là, c'est pas Wiznefar. Mm. salaha, mm -hmm. Très bien. Notez bien. Même pour les noms <coughs> qui sont à Jamia. Si la condition de elle Al elle tombe, oui. le nom devient Mounsarif. Oui. Euh, un nom comme euh, qaloun, c'est un, ah, un nom qui est Ajami. Ah c'est un nom qui est Ajami. qui est D'accord. Mais lorsque on, on, on, on le prononce, hein, lorsque on le prononce, c'est-à-dire pour signifier Qu'est-ce qu'il signifiait dans l'autre langue aljamia, c'est-à-dire bimagne jayid qalounun. Donc là, c'est-à-dire pour dire que c'est bien. Donc là, c'est c'est c'est pas on l'a pas dit pour désigner quelqu'un. Bien sûr que donc on, on désigne donc des de, de gens par ce nom. D'accord? Riwayat Ça c'est un, un, un récitateur. Mais Ici, maintenant, lorsqu'on on le, le prononce pour dire oui, c'est bien, on dit qalounoun, euh, montre-moi voir qu'est-ce que tu as fait dans, dans ce plan, et ainsi de suite. Et je te dis qalounoun, c'est une bonne chose que tu as, as prévue, c'est ce que tu as construit, qu'on plan, ce que tu as planifié, il est bien. Donc qalounoun, lorsqu'on le prononce avec cette intention de dire zayit, Donc il est mounsarif. C'est parce que l'alamiya, elle est tombée. Alamiya est tombée. Très bien. Euh, Nocie bien aussi, l'ism al-di la yansarif. S'il est mudaf, ou bien il est accompagné de l, alors il accepte al-kasra, en position de al-khafd. قالa ibn Malik, rahimallah, وَجُرَّ بِالfatحَةِ ما la yansarif. ما لم يضف او يكو بعد الرديف Par exemple, المساجد On a vu tout à l'heure on a dit ها. Mais lorsqu'il est مو عرف On ne va pas dire bien i kom, a mó daf ileś, a dafna hu ileś kom antum d'accord? donc la, deخلtu donc la, del final de a pris al kasra, d'accord? khatabtu ala, ala, ala min, min, kada, إلى بخيل ألف و لم يلوا الكسرة le kasra ام على منابركم باريكزومبل منابركم ها استضأت بمصابيحكم ها وناديي اوسي توتالوغ مصابيح ها مصابيح مصابيح ونادي ممنوع من الصرف مي يسي مصابيحكم استضأت بمصابيحكم دكور bi il a pris al kasra parce que il a reçu al idafa Masabi masabihikum Masabi antum hein je suis d'accord je omar d'accord j'ai salué votre omar hein, votre omar omar qui est de votre tri tribu, par exemple très bien euh... Si on récapitule maintenant, on a besoin d'une seule illa, d'une seule cause, dans Sirat al Jomoua. Il suffit d'une seule illa, comme dans Masajid, Masabih, et ainsi de suite. Très bien. Et on a besoin de, donc, de illas al alamia, la causalité ou bien la cause de la condition qui est avec une avec une autre c'est à dire avec une deuxième condition dans les cas de al lafdi comme dans tal hein c'est à dire s'il n'est pas euh, s'il n'est pas il n'est pas même si on le donne dans le sens de l'arbre qui est Tal-Ha, donc ça, ça c'est pas un même mais si les donner avec le alamia quelqu'un il est même un genre aussi alamia avec le taunis le mnawi marrotte bizeinba ah zineba donc zineba ça c'est même un genre pourquoi parce que c'est à la fois un alam et à la fois il y a le taunis al-fadi ça désigne une femme d'accord ah sallamte ala khadijata oui Hein, pour la même chose, parce que c'est al l'algémia plus le tanis al-lafdi. Euh, et dans certains noms, comme عائشة et comme ce que vous avez cité خليجة, il y a le tanis à la fois al-lafdi et al ma'nawi parce que ça se termine par قتة, مربوطة. Et ça aussi, c'est donc sur le plan du sens, c'est il désigne le féminin. Al-Uzma, jak on a donné dans l'exemple Wahidna ila Ibrahima Nadartu, si on dit par exemple Nadartu ila Adama Adama, c'est un nom Kijajami, qui est composé De trois lettres mamdu, dawad, Donc il va Nadartu ila Adama, on nadartu ila Nuhin par contre hein? par contre on dit nadartu ila Nuhin tarcib maszy c'est comme safartu ila Hadramauta Hadramauta c'est alli au Yemen très bien et bağlabek au Liban au Liban d'accord les cas où euh, on a illat alamia ou alwasfia avec une autre illa c'est trois cas wazn al fil? comme dans Yazid et Si on le donne comme un prénom, Alam, ou bien comme Afdalou, si on le donne, c'est-à-dire comme un wosph, Foulan, af, min j'ai acheté ou je me suis procuré un livre meilleur que le précédent. Euh, la deuxième, euh, ou bien le deuxième cas, Ziyadatou An, l'alamiya, hein, a wi la ziadat ma, an, noun, c'est comme dans salman, d'accord? Et comme dans safwan, lorsqu'on le donne comme un prénom. Mais non, pas lorsqu'on l'emploie tout simplement, comme il a été employé dans, le al-Qur'an karim, kama sali safwanin alayhi turab, hein. Ça c'est, donc, le, mot il est employé pour désigner, donc, Une pierre, tout simplement. D'accord Par contre, comme ça dit ça, donc c'est un ism qui est parce qu'il n'a pas été employé en tant que alam, en tant que prénom pour désigner quelqu'un, par exemple. Euh, la condition de al ou al fait défaut ici. Très bien, troisième cas, c'est Al-Adl, comme lorsqu'on a dit Salamto ala Umara. Salamto ala Umara. Très bien, donc, euh, ainsi, on, donc, euh, on arrive au terme, donc, de de ces cours théoriques sur l'Ajrombiya. Il reste à faire euh, une partie pratique, par exemple, hein, une partie pratique. Et donc, euh, j'aimerais juste euh, insister, euh, insister sur deux choses, hein, qu'il faut déployer un effort, hein, concernant la langue arabe et avoir à de l'apprendre pour mieux comprendre le Qur'an et la Sunnah prophétique et manhaj al-salaf salih donc il faut déployer cet effort, mais aussi, donc, il ne faut pas donc donner hein, donc euh, à cette euh, à cette tâche ou bien à ce travail c'est-à-dire pour euh, plus d'importance qu'il ne mérite. On, on le dit aussi. Hein? On le dit aussi que, que donc là, c'est quelque chose qui est un outil, ou bien un moyen pour comprendre donc cet aspect. Mais il s'agit aussi donc de ne pas oublier hein, que donc la meilleure chose à laquelle il faut consacrer l'effort Hein, que l'on a et le temps que l'on a c'est d'apprendre la aqida d'apprendre la croyance d'apprendre la croyance hein? donc il ne faut pas donner donc euh, plus d'importance euh, à une chose, il faut donc, lui donner ce qu'elle mérite il ne faut pas donner au uloum là, tel que l'apprentissage de la langue ou bien l'apprentissage euh, par exemple de juïde ou l'apprentissage de quelque chose de ce genre lui donner plus de valeur que cela ne mérite Mais il faut bien comprendre que la aqidah, la croyance est la science prioritaire en islam on doit apprendre la aqidah et on doit apprendre aussi al-fiqh pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec un fiqh qui est sahih c'est à dire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec des adorations qui sont justes et qui sont comme le prophète les a clarifiées Donc là euh, n'égloge pas dépasser hein, parce qu'il y a des gens qui vont donner beaucoup beaucoup beaucoup d'importance à la langue et ils vont négliger l'apprentissage donc de la rigla et de self et de, donc des adorations telles que la purification, telles que la salade, ainsi de suite, ils vont négliger cela. Il y a des gens par contre qui vont négliger carrément Donc l'apprentissage de la langue arabe. Et qui vont vivre, c'est-à-dire, peut-être euh, longtemps, hein, tout en dépendant des traductions seulement. Sans euh, que vous trouviez que la personne elle dit, petit à petit, elle est en train d'apprendre la langue arabe aussi. L'apprentissage de la langue arabe, ça se fait dans la durée. Ça se fait dans la durée. On peut consacrer... Par exemple, six mois ou une année se consacrer à la chose et on, et on essaie d'avancer. Ça, c'est bien aussi. Mais aussi, on peut comprendre donc des bases. Hein, on peut comprendre des bases, etc. Et continuer l'apprentissage de la langue arabe de temps en temps. On apprend et on essaye. On continue cet effort et on essaye de lire hein, dans, dans la langue arabe et on essaye d'écouter des savants qui sont euh, dans des audios qui sont clairs. Hein, donc, pour améliorer aussi Euh, c'est-à-dire euh, l'écoute euh, et euh, améliorer le côté qui est oral hein, parce que la langue elle, elle est, il y a le, le côté écrit il y a le côté oral donc euh, je dis cela et j'espère qu Inch'Allah que cela euh, on puisse le continuer par d'autres cours inshaAllah euh, de la langue arabe hein. donc euh, là l'effort qu'on a fait euh, nous c'est un effort qui est très minime vu ce que cela mérite en réalité hein mais donc donc inshallah taala si donc l'occasion se présente ou que donc les conditions aussi donc soient favorables on essaie inshallah de de faire donc une partie pratique surtout ce qu'on a vu voilà wa alhamdulillah illi tatimmu bi ni'matihi s-salihat wa subhanak allahumma wa alhamdika wa atubu